Et bonsoir tout le monde, bienvenue dans la... Aujourd'hui, on va parler d'un nouvel album que vous ne connaissez certainement pas parce que on va parler d'un petit groupe du Pays Basque de Guy plus exactement un groupe de heavy metal à l'ancienne. Euh, alors voilà, je vais vous faire écouter ça. Il y a neuf chansons au total et vous allez vous dire certainement « Bon, Matine, ça ne révolutionne pas non plus le genre ». Et effectivement, vous avez raison, ça ne révolutionne absolument rien du tout. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a un petit goût de « Reviens-y euh, » sur cet album. Euh, voilà composé de ces neuf chansons qui est composé par, en grosse majorité, le guitariste. Euh, donc il y a quatre mamelugues, un guitariste, une chanteuse, un bassiste et un batteur. Voilà, notez du coup la présence euh, d'une chanteuse, euh, ce qui est quand même assez rare, euh, surtout dans ce style de, de heavy metal. Mais pour le coup, ça, ça marche très bien. Il y a un petit, elle euh, amène un petit côté lyrique euh, qui est vraiment pas désagréable. Euh, et voilà, euh, moi j'ai découvert ce groupe-là quand je faisais mes recherches pour euh, pour faire jouer des, des petits groupes euh, pour un petit festival. Et je suis tombé par hasard dessus en me disant, ben voilà, c'est c'est pas mal mais ça révolutionne rien et puis un petit goût de reviens-y et puis j'ai pas arrêté d'écouter depuis euh, depuis que j'ai connu ça en 2019 quelque chose comme ça je crois Euh, et voilà, c'est il euh, y a un peu de un peu de tout. C'est presque c'est presque un peu nébuleux parfois tellement on a l'impression que les chansons euh, euh, les quatre dernières chansons sont des fin albums et puis finalement non ça repart petit à petit etc. Euh, c'est un peu fouillé mais c'est quand même un album que j'aime bien parce qu'il y a une ambiance qui est vraiment cool. Les riffs sont cool etc. Mais voilà, ça ne révolution rien, ça fait toujours plaisir à écouter. Et puis ça a été enregistré euh, à la maison comme j'aime bien dans la chambre. Il y a des petites vidéos. Euh, Il y a une petite vidéo making-of de, de l'album euh, où on voit que c'est enregistré dans la chambre du, du guitariste. Voilà, c'est le guitariste qui a tout enregistré euh, à la maison avec, avec son lit à côté et en même temps, euh, un bon gros matelas euh, ça fait ça fait une belle acoustique dans une pièce, donc c'est pas plus mal. Euh, et voilà, donc tout enregistré à la maison, c'est sorti en 2015. Euh, les musiques sont principalement du guitariste, les paroles du guitariste et de la chanteuse et donc je le disais, c'est le, le guitariste qui a euh, tout enregistré, tout et ensuite il y a un mastering un peu plus loin euh, voilà 2015 pour cet album là malheureusement le groupe quand je leur ai demandé de jouer au festival en 2019 avait déjà arrêté de jouer ensemble je sais pas depuis ce qu'ils sont devenus Euh, mais en tout cas vous pouvez les retrouver euh, un peu partout euh, sur toutes les plateformes euh, connues dans vos habitudes YouTube, Spotify, Deezer, Apple, etc. Ils sont aussi sur Bandcamp et euh, et donc sur YouTube ils ont leur chaîne on va dire euh, leur chaîne automatique hein, sur laquelle euh, c'est le, le le diffuseur euh, qui qui met les chansons donc ça ça va être Taopada euh, Topic et ils ont aussi une chaîne à eux qui s'appelle euh, tout simplement Taopada je il me semble il y a quelques petites vidéos un petit live Euh, il y a, je disais le, le making of de dans l'enregistrement d'album. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits, euh, des petites choses à voir si derrière pour ceux qui savent pas comment, euh, comment ça marche. Et voilà, je sais pas depuis euh, où ils en sont, mais peut-être que si vous aimez, vous pouvez faire euh, vos propres recherches, ça, ça, internet aussi, euh, en plus d'écouter de la bonne musique comme ça. Et voilà, moi, je vais vous laisser avec euh, cet album qui s'appelle Céline Seine. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on attend, en gros, euh, du groupe qui s'appelle Taupada, T-A-U-P-A-D-A, que vous pourrez ensuite retrouver facilement partout. Euh, voilà, semaine prochaine, on se retrouve avec Bichente et Seb pour la toute dernière de euh, la boîte à gants de l'année et puis la toute dernière... Euh, Euh, pochette, encore une semaine après comme d'habitude, et après ça sera l'été en faire une petite pause, je vous d'autres choses je pense euh, que, que que les formats habituels, mais ça vous verrez en temps voulu. Allez, salut tout le monde euh, bonne semaine, bon week-end, bonne soirée bonne journée et à bientôt Terima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 que has visto reflejado en sus ojos. ¿No has pensado que Dios ha puesto un ángel en la tierra para ti? Para que te rescate de los pozos del infierno. ¿Y qué se siente al ser su ángel? Al darle tu amor. Darlo para siempre. Y pasar por todo. ¿No sabes lo que es dormir en un hospital durante meses cogiendo su mano? lo que significa perder a alguien.